Bonjour Madame Tardif, c'est Marie Tremblay du service de comptabilité. Je vous signale que toute demande de remboursement doit être déposée au bureau local de comptabilité dans les 15 jours qui suivent la fin d'un voyage d'affaires. Assurez-vous de joindre au formulaire de demande de remboursement tous les reçus et toutes les factures correspondant au montant réclamé.